Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bienvenue sur le 894 Virgin Radio One, comme tous les dimanches. Évidemment, c'est l'heure de Label Rock hein, pendant deux heures. Alors vous vous en doutez, week-end, fête de la musique spéciale hein, sur le 894. On aura pas mal d'invités. On va y venir dans quelques instants. Et puis on va passer un agréable moment ensemble sur le 894, donc pendant deux heures. On perd pas de temps, on y va tout de suite. C'est le premier disque. C'est notre label bah, chouchou hein, dans cette émission. Une nouveauté signée DC Recordings. Une、nouveauté signée DC Recordings The Emperor Machine The Frontist. Nouvel album, on vous avait dit un troisième album, on vous l'a présenté il y a quelques semaines dans cette émission sur le 89.4. Un album qui s'appelle Space Beyond the Egg, sorti depuis quelques semaines. C'était sorti le, le 3 juin en fait. Hein, chez DC Recordings、euh, The Emperor Machine, c'est un anglais hein, qui s'appelle Andy Mitcham,、euh, qui revient donc avec un nouvel album、euh, qu'on peut qualifier d'électro, disco, punk et funk, avec、euh, comme sur, sur Ce morceau a une grosse influence de Giorgio Moroder. Un album un petit peu plus pop hein, que les précédents, mais toujours aussi groovy et toujours aussi bon. C'est donc chez, sur, chez DC Recordings. Voilà. En ce dimanche 21 juin, on va faire un gros bisou à tous les papas hein, qui nous écoutent, évidemment, puisque c'est la fête des pères. On va aussi signaler que c'est le premier jour de l'été. Alors je sais, vous, vous êtes tous en train de, de m'écouter dire ça et les températures qui ont chuté ce week-end, mais ça va bien se, se passer. Et puis le dimanche 21 juin, c'est évidemment le jour de la De la musique hein, officielle, la fête de la musique qui a commencé sur Rouen jeudi dernier avec un concert de Papa Poué. Il y a eu la fête de la musique aussi à Riorge, s c'était vendredi soir. Et puis évidemment, les 11 artistes de l'orchestre national de Barbès qui ont littéralement enflammé la place de l'hôtel de ville hier soir. On y était et ça s'est super bien passé. Une ambiance très festive et très conviviale, ce qui est un petit peu l'image de la fête de la musique. La fête de la musique qui continue, place Georges c l e m e n c e a u dans une heure hein, pour être. Précis, c'est à 19h avec、euh, première artiste qui sera sur scène, c'est Amandine Jacquet. En parlant beaucoup de, de, de la fête de la musique, hein, beaucoup d'invités dans cette émission ce soir. Si tout va bien, on devrait recevoir Maxime, un organisateur d'un festival qui va se dérouler en Saône-et-Loire du côté de Arte la semaine prochaine. On devrait recevoir aussi justement vous parler de ses concerts hein, dans le cadre de la fête de la musique à Rouen avec notamment deux personnes du groupe Made in Nowhere qui vont jouer à 21h, place Georges Clémentot qui devrait nous rejoindre sur le coup des 19h. 19h15. On aura aussi un autre organisateur d'un festival, Festival Saint-Jean, qui va se dérouler du côté de m o u l i n c h e r i e r Ça sera le week-end prochain, autour des 19h. Normalement, Loïc devrait nous rejoindre à l'antenne. Et puis, on essaye de caler quelque chose avec soit Axel ou Sophie des Titres n a c e l l e s les Titres n a c e l l e s qui seront la tête d'affiche place Georges Clémenceau ce soir. Et ça sera à 22h. Une autre information aussi, c'est pas du côté de Rouen, mais Virgin Radio 89-4, Virgin Radio Rouen, partenaire d'un festival qui S'appelle Festi Rock Fête Musique, et bah c'est、euh, en ce moment c'est à Saint-Martin-l'Estra. Donc si vous êtes du côté de, de Fort, allez y faire un tour. C'est place de l'église et c'est entièrement gratuit. Avec un, deux, trois, quatre, cinq, six groupes,、euh, cause qui jouent pour du rock indépendant. Uncolored Wishes, c'est une sorte de metal hybride. Du punk aussi avec le groupe White Card. Pop Rock avec un groupe qui s'appelle La Vache Folle. Du rock anglais avec、euh, Crazy Hot Pop. Et pour terminer, le、euh, L'harmonie de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Lestra. Voilà, c'est donc ce dimanche à partir de 17h30. C'est commencé depuis une demi-heure, mais ça va terminer évidemment tard dans la nuit. Une autre nouveauté tout de suite dans la Belle Rock le retour d'un trio de jumeaux londoniens avec un deuxième album, un groupe qui s'appelle The Bishops. Bonne dose de rock dans la Belle Rock pour commencer cette émission avec le retour donc des o n c d frères jumeaux Mike et p i e r Bishop ainsi que Chris à la batterie, nouvel album pour The Bishops, un album qui s'appelle Faux Now, qui est sorti sur un label qu'on aime bien qui s'appelle Boxon, distribué en France par MVS Anticraft. Un album qui a été concocté sur la route pendant leur longue tournée ces dernières années. La preuve, ils ont fait au cours de ces trois dernières années plus de 450 concerts dans le monde. Alors, les Bishops, on avait eu l'occasion de, de les découvrir hein, dans l a b e l l e rock il y a quelques années de ça, p a s Trop de, de changements, hein, même si les influences du groupe restent bien orientées vers les années 60. Un nouvel album qui reste néanmoins bien, bien ancré dans le 21ème siècle. voilà. t h e Bishops, donc l'album s'appelle For Now, et puis à l'instant, une nouveauté aussi hein, sur le label Stolen Recordings. Nouvel album pour un trio londonien qui s'appelle Let's Wrestle. L'album s'appelle In the Court of the Wrestling Let's. Ça va sortir fin juin. Il faut encore tenir bon pendant une semaine.、Euh, beaucoup d'informations. influence. Sur cet album, ça va de b a l a d e s rock un petit peu à la Roy Orbison et Buddy Holly jusqu'à des morceaux un petit peu plus p s y c h é d é l i q u e s qui rappellent d'ailleurs un petit peu le son de Pink Floyd à ses débuts. En tout cas, un album qui reste un pur disque de punk rock et hautement recommandé, bien évidemment, dans cette émission. Je vous le disais, beaucoup d'invités qui vont me rejoindre tout au long de ces deux heures. On aura Maxime du Festival d'Arte, on aura Guillaume et Étienne du groupe Made in Nowhere qui jouent ce soir à r o u e n dans le c a d r e De la fête de la musique. On essaye de caler encore une fois quelque chose avec Sophie, hein, des t i t e s nacelles, mais ça dépend un petit peu des, des balances. Et puis autour des 19h, Loïc, organisateur du festival de Saint-Jean, du côté de m o u l i n c h e r i e qui devrait nous rejoindre à l'antenne du 89.4 et de la Belle Rock. L'album de la semaine, c'est un album qui nous vient tout droit de Jamaïque. Un groupe, ou plutôt un duo, qui s'appelle Major Laser. Deux extraits tout de suite pour vous. C'est l'album de la semaine. Thank、you Stop now! Major l a z e r on vous l'a dit, c'est notre album de la semaine. L'album s'appelle Guns Don't Kill People, l a z e r s Do. Alors il faudra attendre hein, encore une semaine puisque la sortie est prévue le 29 juin prochain pour cet album de Major l a z e r Ça va sortir sur un tout petit label qui s'appelle Downtown, mais c'est un label qui est distribué en France hein, par Coopérative m u s i q u e donc pas de, de soucis. Major l a z e r donc on vous le disait, un album enregistré en Jamaïque et ça semble Bon, ça sent bon le, le reggae Roots un petit peu, mais il y a plein de choses hein, sur, cette, sur cet album. Alors, d'ailleurs, qui est Major、Lazer、l a z e r On vous l'a dit, c'est un, un duo.、Euh, sous ce patronyme se cachent en fait Diplo et Switch, producteurs stars parmi les stars pour un projet Electro Raga Dance Hall.、Euh, je lis le communiqué de presse qui devrait、euh, déclencher des secouages de boutiques i n o p i n é s de Kingston à London en passant par Manhattan et la Garenne Colombe. Voilà, en gros, vous allez danser tout au long de, de L'été sur cet album, un album,、euh, je vous le rappelle, qui s'appelle Guns Don't Kill People, Lasers Do,、euh, disponible chez Coopérative Musique. On vous le disait, il faudra attendre donc le 29 juin、euh, 2009. Pas mal de participations、euh, sur cet album. On retrouve par exemple Santo Gold, Mr. Vegas ou alors Mrs. Thing. On vous le disait, un extrait donc、euh, qu'on vous a passé Can't Stop Now pour vous prouver que c'est bien jamaïcain, que、euh, on parle bien de reggae, mais c'est aussi plein de choses、euh, délirantes dessus avec un petit peu de, de hip hop et aussi pas mal de dancer. La preuve tout de suite en musique. Un autre extrait de cet album, c'est toujours Major Lazer et ça s'appelle Mary Jane. Jane.、Okay. o、right, k You make me fly like air Jamaica. You make me sing like I need Jamaica. Come with me, cause I need to m a k i c a Mary Jane! Mary Mary, quite contrary. Girl, you must be my fairy. You give me wings like a canary. I'll s h o u t still、so、keep t e canary. Mary Jane! I love you, d a m m y I always want you near me. You make me see clearly like Jimmy i mean, Jimmy Split. Mary Jane, I love you so. I will never let you go. Mary Jane, I need you so. I will never let you go.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 <laughs> Hello, Mary Jane. I can't get you off my brain. brain take me higher than a crane. crane. You're so sweet like sugar cane. <laughs> <laughs> <laughs> you make that fly like air Jamaica. Make me sing like I need Jamaica. Come with me, cause I need to m a k e i c a t o near me,、Do、you make me see clearly like Jimmy's.、Clip? I mean, Jimmy, clip. Mary Kane, I love you so. I will never let you go. Mary Jane, I,、so. I, I love you so. I will never let you go. Mary Jane, I love you so. I will never let you go. Mary Jane, I need you so. Ooh -hoo -hoo -hoo -hoo. His f o o g h t e r s in the crowd. L'album s'appelle Guns Don't Kill People, Lasers Do. Le groupe s'appelle Major l a z e r C'est l'album de la semaine dans la Bell Rock sur le 894 Virgin Radio One. On vous le disait, il faudra attendre donc le 29 juin prochain, c'est-à-dire dans une semaine, pour se procurer cet excellent album. Voilà, mon premier invité est arrivé. On va discuter ensemble d'un festival qui va se dérouler vendredi, samedi et dimanche prochain du côté de Arte. C'est un festival de vidéo, son, théâtre. On accueille tout de suite Donc, Maxime, un des organisateurs de cette excellente initiative. Comment vas-tu, Maxime Ça va bien, super. Ça va Pas、ouais. trop à la bourre et tout non, non, non, non. On va parler un petit peu de la fête de la musique. t as bougé un petit peu ce week-end Oui, a s tout à fait. J'ai été voir l'Orchestre national de Barbès. C'était une belle soirée. Bon, le temps n'était pas au rendez-vous, mais bon.、Euh... J'ai l'impression que ça a plu à beaucoup de, de monde, en tout cas、euh, une ambiance très festive, hein, je disais en début d'émission, très conviviale.、Euh, tu connaissais un petit peu, non Ça s、ouais, euh, fait pas,、ouais. plutôt fan même, je dirais. Bon, t as fait d'autres choses ou pas t as été un, un petit coup du, du côté de Rieur, je m e v e n d s du soir Le truc, c'est que moi je travaillais vendredi, j'étais au coteau dans un autre projet, mais bon,、euh, voilà. D'accord. Donc, en tout cas, la fête de la musique, hein, si vous êtes du côté de, de Rouen, ça continue évidemment à partir de bah, dans quelques minutes. Hein, 19h avec Amandine Jacquet, ça va durer jusqu'à minuit. Il faut aller place Georges、euh, c l e m e n c e a u c'est près du palais de, de justice. Hein, vous pouvez pas rater, il y a plein, plein, plein, plein de choses qui se passent. Et puis aussi, un autre,、euh, on vous le disait, hein, on est partenaire d'un festival, ça se déroule en ce moment depuis 17h30. C'est le Festi Rock Fête Musique, c'est du côté de Feur à Saint-Martin-Lestra avec、euh, six groupes, et évidemment,、euh, vu que c'est la f ê t e de La musique, c'est entièrement gratuit. Voilà une des têtes d'affiche de ce festival à Arte. C'est un groupe basé à Barcelone qui s'appelle La Cafetière Rouge. Ça, c'est la traduction en français, mais tu vas le dire en, en espagnol. La Cafetera Rora Voilà, donc ça sera une des têtes d'affiche. Ça va être le vendredi soir, il me semble. C'est ça, ou... non, c'est le, le samedi soir. soir.、Ouais, c'est le, le samedi, samedi soir, donc le samedi 27. On s'en écoute tout de suite un extrait et on reparle après. et On te donne u n petit peu le, le détail de ce festival juste après sa, cet extrait de La c a f e t e r a Rora. ç a 『The First Day』。 Café Terra Rora avec un titre qui s'appelle The First Day, un des groupes qui seront donc une des têtes d'affiche de ce festival qui va se dérouler vendredi, samedi et dimanche prochain du côté d'Arte pour en parler un petit peu mieux que moi évidemment. J'accueille un des organisateurs de ce festival, Maxime.、Euh, Maxime, quelques petites précisions concernant ce, ce groupe qu'on vient d'écouter, la cafetière rouge. Moi j'ai noté qu'ils sont 6 dedans, on est d'accord ou pas Tout à fait, ouais, donc、euh, c'est une formule, donc ils, ils ont dit trip-up baroque. Donc, trip hop, avec ce qu'on vient d'écouter, on comprend pourquoi. Donc, il y a une formule、euh, guitare, basse, batterie. Et on retrouve aussi un violoncelle et une violoniste. Et ils font tous des chœurs, ils chantent tous. Donc après, pour info aussi, c'est un groupe un peu européen parce qu'il y a deux personnes dedans qui sont espagnoles. Il y a deux Autrichiens et deux Français. On peut donner、euh, le détail d'ailleurs. Aurélia qui s'occupe de la voix et de la guitare. Il y a Anton aussi qui s'occupe de la voix du piano et qui rappe un petit peu.、Euh, Chloé qui s'occupe de, de la guitare. Fitty qui s'occupe du banjo, guitare, vocaux et violon.、Euh, Ike, je pense que ça se prononce comme ça, qui s'occupe donc de, et du que violoncelle.、Ouais. Et, que. et Nico du côté de, de la batterie. J'avais noté de, sur mes infos que c'est un groupe qui est jeune puisqu'ils sont formés、euh, l'année dernière à, à Barcelone. À et fait, donc、ouais. tu le disais, pas mal de membres qui viennent soit de France, d'Autriche, Et de Barcelone, et qu'ils sont actuellement donc en tournée, et qu'il existe un premier,、euh, premier disque hein, qui a été enregistré l'hiver dernier. C'était pas bien loin de chez nous, puisque c'était en Haute-Loire. Voilà,、Tout、on est、euh, pas ça va, je me suis pas trop planté. Non, non,、bon. non, donc, très bien. La Café Terra Rora qui jouera donc le samedi avec un, un live prévu à 22h. Dont où est Arte pour tous ceux qui ne connaissent pas ce, ce beau village de s a ô n e e t l o i r e Donc, Arte sans Sonne-et-Loire, voilà. Donc, c'est à côté de Marcini,、euh, donc c'est sur une nationale. Vous avez un plan, il y a des flammes. Il flyers a des Qui circulent un petit peu, mais、euh, voilà. De toute façon, il y aura un fléchage à partir de Marcini et de Arte aussi pour vous rendre sur le site. Et autrement, on a des contacts、euh, téléphoniques aussi、euh, pour répondre aux questions. Quoi,、voilà. Donc, où est-ce qu'on trouve、euh, ces, ces, ces beaux flyers avec la girafe On en trouve un petit peu partout dans Rouen, j'espère.、Ouais. <rire> mais bon, je, a priori, ça se passe bien ce niveau-là. La com fonctionne. Ils sont donc, arrivés jusqu'à la radio, en tout cas. i l il y en a un petit peu partout dans Rouen et les alentours. On a flyé aussi à Saint-Etienne sur des autres festivals et à Lyon aussi. Euh, donc, euh, voilà, on attend Alors... du monde. La particularité de, de ce festival, c'est pas juste de la musique, c'est un festival de vidéos, de sons et de théâtre. Tout à fait, donc le festival a commencé en fait le 26, le vendredi soir à 18h. Donc c'est une soirée vidéo uniquement. Donc il y a un thème pour la soirée qui est l'humour corrosif. Donc il y a une diffusion de plusieurs films et de courts métrages, entre autres du label Croc Nito. Donc, qui est un, un artiste r o u e n n a l e Et tout au long de la soirée, il y aura du mix、euh, par un collectif qui s'appelle Labec,、euh, qui est entre Nantes et Clermont-Ferrand, avec plusieurs d j Afrobeat, Jazz, Rap,、euh, une soirée voilà, qui va monter en pression.、Euh, voilà. D'accord, donc on, on continue le, le vendredi, on remet ça, ça commence, il faut dormir un petit peu le matin, mais、voilà. à partir de midi, on r e t a A partir d'un t a r d a r d avec un apéro mix. Tout à fait, donc là, le site sera ouvert, il、euh, y a aussi donc, le bus jaune du collectif sur le pavé. Dont je fais partie. Donc il y aura une expo avec、euh, trois artistes rouennais à l'intérieur et donc devant le bus, un apéro mix avec、euh, des DJ, du, toujours du collectif Labec、euh, pour attaquer la journée tranquillement. Alors à 16h, projection d'un film Tout à fait, le film de Daniel Mermé, e、euh, Chemsky et compagnie. Donc、euh, Daniel m e r m e t c'est un journaliste de France Inter qui, qui fait des super émissions et qui a donc fait ce film et qui a malheureusement pas eu trop de salles pour être diffusé. Donc、euh, voilà, on en profite. Voilà. Performance, mix, projection de visuel, c'est à 18h. Voilà, tout à、fait. Donc, même tout au long de l'après-midi, on peut dire qu'il y aura des sculpteurs sur bois et fer. Donc, ça, c'est Tordu, un artiste rouennais. Et、euh, donc, il va, ils seront plusieurs artistes à faire du bois à la tronçonneuse et de la soudure voilà, en direct. D'accord. À 22h, d on c On vous en parlait tout à l'heure, la cafétéra Rora Donc qui sera en concert avec un set.、Euh, vous, avez, vous avez laissé deux heures, hein, ils jouent pas mal de temps. Oui, a s tout à fait. Mais sachant que ça risque de bouger un peu, ça commencera peut-être à 22h30. Voilà C'est un festival, hein, donc il y a toujours des, un petit peu de mouvement pour les horaires. Et pour、euh, terminer cette soirée, de minuit jusqu'à tard dans la nuit, ça va virer quand même assez électro avec un DJ producteur. Rouennais, il me semble, hein, qui s'appelle Motifer. Motifer, voilà, qui est donc parti sur Paris et qui est à la base rouennais. Et donc, ça va être un live set avec de la vidéo. Et lui, donc, en fait, son délire, c'est de bidouiller des consoles de jeux, des calculatrices. C'est un mec qui travaille beaucoup dans le milieu de la danse contemporaine aussi, qui fait beaucoup de b a n d e s s o n de films, de courts-métrages, et qui, du coup, nous va nous, nous coltiner un, un petit live.、Euh, voilà. Donc, ça va terminer、euh, tard dans la nuit. Est-ce qu'il y a moyen de, de dormir sur place ou à jouer camping gratuit sur le site hein, Tout à fait. Donc, il y a un camping gratuit sur le site,、euh, donc possibilité de mettre la guitoune、euh, ou de poser le camion. Et on a la chance d'avoir un camping qui s'appelle La Motte a u m e r l e qui est à à peine un kilomètre du site, qui là Donc là sera payant, mais bon qui est dans une autre,、euh, un autre accueil aussi.、Euh, voilà. Et puis, vous avez bien prévu le, les choses, puisque le dimanche dernier jour, donc le 28 juin, ça commence à 13h avec un apéro. Décidément, on aime bien l'apéro、ouais, du côté d'Artea. J'aime bien l'apéro partout. Ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc, effectivement, c'est histoire de rataquer la journée tranquille. Donc, là, ce、euh, sera plus blues, euh, soul.、Euh, voilà, c'est un mec qui va passer de la musique qui s'appelle Gus, qui est rouennais aussi.、Voilà. Et puis, il y a un spectacle de cabaret à 14h30. Voilà, par la MJC de Charlieu. Donc,、euh, ça s'appellera Le mouchoir de poche. Donc, il、euh, y a 10 artistes sur scène.、Euh, ils proposent.、Euh, Une petite après-midi cabaret, voilà. Alors, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est à 16h, c'est un clown ventriloque américain qui s'appelle Howard Button, c'est ça Howard Button, ouais, tout à fait, qui est clown ventriloque, qui est. Connu renommé mondial, et donc là on va projeter son film. En fait, il a fait un DVD, et donc je voulais voilà. Il faut venir découvrir ça si vous le connaissez pas. C'est、euh, assez caustique et corrosif aussi, et, et, et c'est très bon. Et ben, et pour terminer, donc,、euh, ce, cette édition de ce festival d'Arte, on terminera, tu l'as dit, avec du blues rock. Encore un artiste rouennais qui s'appelle Lucas qui a une particularité.、Hein. Alors, Lucas, sa particularité, c'est que donc il joue tout seul, et donc il joue de la basse avec le pied gauche, du charlet avec le pied droit, de la Et il chante et il nous fait des morceaux de Jimmy, il nous fait des vieux blues, c'est plutôt costaud. voilà Et très bien, donc le festival d'Arte, c'est donc le 26, 27 et 28 juin.、Euh, on va parler des, des prix, des prix hein, évidemment, tout des tout tarifs. Tout à fait. Donc, on demande un PAF, donc c'est vraiment une participation aux frais. Donc, le vendredi, en fait, ce sera gratuit, l'accès au site est gratuit. Le samedi, on demande 5 euros. Donc,、euh, comme je dis, c'est vraiment une participation aux frais,、euh, vu que c'est que des associations qui s'investissent sur ce projet. Donc, c'est pour couvrir les frais techniques,、euh, voilà, logistiques. Et le 28, le dimanche, on demande aussi une participation de 3 euros pour les gens qui viennent、euh, voilà, sur site. Eh ben, pas de souci. Est-ce qu'il y a un site internet, Maxime, où les gens peuvent Alors, aller se, se déplacer? m e u r e s e m e n t malheureusement, non. On n'a pas trop, on n'a pas les moyens de faire ça. Il y a des infos sur le site du collectif sur le pavé. Donc, c'est une page perso, en fait. Donc, c'est sur le p a v e s i t e v o i l a f r Vous avez des infos. Et,、euh, sinon aussi, on peut dire aussi qu'il y a quand même de la restauration qui est prévue par une association rouanaise, donc, qui s'appelle Entrepot. Donc, c'est entreprise p a y s a n o u v r i e r travailleurs équitables. Donc, ils font du bio et qui travaillent avec des producteurs locaux. Voilà. Et、eh、bien Pas de souci, et puis évidemment, n'hésitez pas à contacter Virgin Radio hein, Rouen.、Euh, vous allez sur virginradio-rouen.fr, c'est pas plus compliqué que ça. Vous cliquez sur la b e l Rock ou alors contactez-nous, vous nous envoyez un email et nous, on fera passer toutes les infos pratiques sur cet excellent festival qui va donc se dérouler d e 26, 27 et 28 juin du côté d'Arte en Saône-et-Loire. Merci Maxime d'être venu, d'avoir fait le déplacement dans les locaux pour nous parler de ce festival. Bah, et puis、euh, bah, on se retrouvera la semaine prochaine, hein, sans souci. Ça marche, merci、Et、à puis, toi. Et puis, il n'y a pas de souci. Et puis, bah tiens, on va terminer avec、euh, la cafétéra Rora.、Hein. On va s'en remettre un petit extrait. Qu'est-ce que t'en penses Ah, ouais, je veux bien.、Ouais. Allez, ça s'appelle donc Elements. Ils seront donc en concert à Arte vendredi,、euh, samedi pardon, prochain, a d n p r o samedi 27,、euh, sur le coup des 22h, 22h30. En tout cas,、euh, aucune excuse pour ne pas aller en Saône-et-Loire le week-end prochain. On, prochain invité,、euh, dans quelques minutes,、euh, on l'espère, on devrait euh, retrouver euh, Loïc Ducro. C'est pour un autre festival. Décidément, beaucoup de festivals sur le La région r o u n n a i s e c'est du côté de, de Moulin à Charié, mais ça sera un petit peu plus rock, on va dire. La cafétéra aura tout de suite dans la belle rock, ça s'appelle Elements. <musique> There were deeds that were lowest. h e existence of brutality and cruelty is t true to b e g o o d I better get to know the rules of me. Who you be is what the other seeing you or pleasing you. Inform yourself enough before you taste it. In all things, equal rights instead of fights in different places. Karma and me w e p l a c i n g w e a t against the races. Yeah, I got t o face, i t everybody's got a soul. It's my tactic and I practice day after day. Maybe once they will pay f o c a l l m a n f o l k s a n d p a y m order me o n t h e r g r o u n d today. w i l l taking e my way f o w a r d stay and remain on t h e planet. Only Fox is purging neighbor. We don't g i v e a fuck i f you don't want to be on the table. Only paper that take, takes you and takes you to dabble. I'd rather be a r e v e l in my soul than take it to. Café Terra, Rora, avec un titre qui s'appelle Elements, les six artistes basés à Barcelone, mais ils viennent d'un petit peu de, de partout en Europe, on vous l'a dit, France, Autriche et Barcelone, qui seront donc à l'excellent festival vidéo-son-théâtre qui va se dérouler le 26, 27 et 28 juin, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche prochain du côté de Arte en Saône-et-Loire. Encore une fois, à v i r g i n r a d i o u o n e f r pour plus d'infos. Il y aura d'ailleurs un mag qui sera enregistré et diffusé la semaine prochaine avec m a r i e Voilà、euh, quoi vous dire de, de, de plus, hein, que ça va être franchement excellent. Des compositions de La Café Terra Rora en anglais, en français, en espagnol ou en allemand pour un mélange de musique métissée et franchement ouverte sur le monde. On va continuer ce programme Label Rock avec un artiste qu'on vous a fait découvrir la semaine dernière Elvis Perkins in d i r l a n d C'est le nom du groupe, mais c'est aussi le nom de l'album. Un album disponible chez XL, distribué en France par Beggars Banquet. Un mélange. C'est un mélange de, de rock un petit peu rugueux et de folk ombrageux. Franchement, c'est un album exceptionnel avec de superbes mélodies et c'est un des talents les, les plus flagrants actuellement. Voilà, Elvis Perkins in the i r l a n d tout de suite dans la Belle Rock, ça s'appelle Doomsday. なじゅうかべるまん relevé。Ne C'est cet Silence Silence Tout Tout d'un ennui élan ennui、si、regardons-nous Alors regard un peu エしミエル、profitons de la route、que nous c o ウ t e risquons d'autres entrailles、え、couchons d'autres pareilles、ton cœur irrigue mes veines, mon f lu, ta plaine. e o u folk De l'artiste américain Elvis Perkins. Pour commencer, l'album s'appelle Elvis Perkins in D'Irlande. Et puis à l'instant, premier album solo pour Xavier Pluma. Un album qui s'appelle La gueule du cougouard, disponible depuis le 19 janvier dernier. C'est vrai qu'on y revient souvent sur cet album qu'on aime beaucoup. Un album coproduit par deux labels en France YY Music et le label Encore. Premier album solo donc pour Xavier Pluma, qui n'est autre que le leader d'un groupe folk français qui a bien. Marché qui s'appelle Tulu. o Une superbe production, hein, vraiment aux petits oignons pour un résultat vraiment grandiose. D'ailleurs, les critiques ne se trompent pas.、Hein. Libération qui a dit par exemple Avec cet album, le leader de Tulu, o Xavier Plumat, vient s'asseoir à la table de Bashung et Mura. t C'est plutôt sympathique comme. Comme compliment, longueur d'onde qui dit un album tout simplement épatant de beauté naturelle. Et je sais que Dominica l'a choisi pour faire sa première partie du côté de, de Paris. Voilà,、euh, on dit un petit bonjour. Tiens, à Loïc qui est arrivé un petit peu en avance en ce dimanche 21 juin. C'est le jour de l'été. Je vois que tu es arrivé en short. T'y crois quand même, hein, Loïc. Hein tout à fait. On espère le beau temps pour la semaine bon, prochaine. Bon, exactement. On va parler dans quelques minutes d'un autre festival qui va se dérouler la semaine prochaine. Ça sera samedi 27 juin. Ça va se passer du côté du Moulin Chérié. Au vieux charrier. Il y aura plein, plein, plein de choses et puis il y aura d'excellents de, groupes de rock. On y revient dans, dans quelques minutes. Juste le temps de s'écouter deux autres nouveautés.、Euh, la première, c'est un groupe américain qui s'appelle Forest Fire qui a sorti son premier album sur un label bordelais qui s'appelle t a l i Tress. Un, un disque sorti à l'origine en 2008 hein, sur un tout petit label américain dans l'anonymat quasi complet. Mais bon, on peut faire confiance à t a l i Tress pour qu'il trouve comme ça des petites pépites et qu'il s'intéresse en bon dénicheur de t a l e n Et qui décide de, de distribuer cet album.、Euh, ils sont quatre, hein, quatre américains m a r k Nathan, Adam et Misha. Il s'appelle Forest Fire. L'album, lui, s'appelle Survival, disponible donc chez Tally Tress. On s'en écoute un extrait ça s'appelle Slow Motion. Écoutez la Belle Rock comme chaque dimanche de 18h à 20h, 2h de musique, pas comme les autres. Forest Fire, groupe américain, premier album, ça s'appelle Survival. Et puis à l'instant, un groupe français fondé en 2001 dans la campagne normande.、Euh, révélation d'ailleurs des, des printemps de Bourges en 2001. Le groupe s'appelle Porcelaine, premier album sorti en 2002.、Euh, un deuxième album en 2005 et donc de retour avec un troisième album qui s'appelle Adios Betty. C'est disponible d'ores et déjà sur un label français, un tout petit label français qui s'appelle Drunk Dog. On va marquer une petite page de, de pub, ne bougez pas, on revient dans trois minutes hein, pour être précis.、Et、on aura l'occasion de, de parler d'un autre festival qui va se dérouler samedi prochain, samedi 27 juin, du côté de Moulin-Cherrier, en compagnie de, de Loïc, un des organisateurs qui fait partie du comité des fêtes. Mais en attendant, une petite page de pub. Label rock. Label rock. Électriquement. Satisfaisant. Et la belle r o q u e ça continue donc jusqu'à 20h. À 20h, on vous rappelle qu'il faudra tous aller du côté de la place g e o r g e s c l e m e n c e a u à Rouen pour continuer cette fête de la musique. En attendant, on va se, déjà se projeter dans le futur. On va se projeter samedi, hein, samedi 27 juin. On va pas bien loin, puisqu'on reste dans la région r o u e n n a i s e Et on accueille Loïc, un des organisateurs du festival de, de la Saint-Jean,、euh, qui va donc se dérouler à m o u l i n c h e r i e r Loïc, tu fais partie du comité des fêtes là-bas. C'est ça, oui. a s、euh, Première, c'est une première. C'est la première édition. édition、oui. euh, elle est née d'où cette, cette envie de, de, de créer un festival à c h a r i e r comme ça、bah、En fait, à la base, c'est les Feux de la Saint-Jean, donc avec un feu qu'on conserve justement cette année. Et donc,、euh, on a voulu un peu le remasteriser en, en festival. Donc, on, on a fait venir des gros procs et puis on était plus dans cette ambiance-là. D'accord,、voilà. vous avez bossé depuis combien de temps Parce que pour monter un festival comme ça, c'est quand même ben, lourd au niveau de la gestion. Oui, c'est clair. Ouais, surtout pour,、euh, pour trouver les groupes, les conserver. Donc, c'est vrai que là, depuis,、euh, depuis février-mars, on bosse à, à plein temps dessus. D'accord, vous êtes combien au comité des fêtes à vous occuper de ça Au comité des fêtes, on est environ une dizaine de personnes à, à s'en occuper régulièrement. D'accord, donc tous bien motivés pour passer une bonne soirée samedi. Bien、euh, bien sûr, ça, va ouais. pas, ça va commencer à partir de quelle heure Le premier concert commence à partir de 22h. D'accord. Et donc après, on enchaînera jusqu'à, je pense, aux environs de minuit, minuit et demi.、Quoi. Et puis après, toute la fin de soirée,、euh, bien sûr, jusqu'au jusqu petit matin. D'accord. Mais on peut se pointer avant. Hein, bien sûr. Bien donc, sûr, bien ah, sûr. Ah, Les buvettes seront ouvertes très, très, très tôt. r è s t D'accord. à partir de, de, de, de quelle heure on peut monter là-haut、ah, Vous pouvez monter à partir de 18h, 19h, il y aura du monde. D'accord. Il y a de quoi manger là-bas sur place Bien sûr. Il、ouais, y a snack et buvette. s Et、euh, donc voilà. Bon, on reviendra un petit peu sur les détails pratiques dans、Monsieur. quelques minutes.、Euh, ce qui nous intéresse surtout dans cette émission, c'est de parler des, des groupes, évidemment.、Euh, combien de groupes à l'affiche de cette première édition Donc, deux groupes. Euh, donc, euh, les noms. Donc, deux groupes. Le premier groupe, Next Exit. Donc, ça, c'est un groupe、euh, qui est en fait originaire de Charlieu, Digoin, toute la s a ô n e e t l o i r e D'accord. Et le deuxième groupe, donc AOF United, qui, se, qui sont basés sur Tara. D'accord. Donc, on va se concentrer sur、euh, Next Exit.、Euh, ils sont combien dans, dans ce groupe Next Exit sont quatre. Donc, comment ça s'est passé le, le contact avec eux bah, Le contact, c'est par connaissance. Au final,、euh, par connaissance du chanteur. Donc,、euh, il m'a. passé sur MySpace, j'ai été voir et ça nous a beaucoup plu donc on, a, on les a retenus. quoi. D'accord, est-ce qu'il y a une couleur musicale justement pour ce premier festival Euh, ça serait plutôt rock, rock, rock. D'accord. Donc, Next Exit,、euh, qui seront les premiers à s'élancer,、ouais. à inaugurer un petit peu ouais, ce, là, ce festival、ça. de la Saint-Jean de, de, de m o u l i n à c h é r i e r Pas mal d'orientation, un petit peu punk, on va dire, un petit peu、ouais. rock quand même. Ouais, ouais.、Euh, bon, bon, on s'en écoute un extrait tout de、ah、suite, oui, ce, ce serait coup, pas mal. Next Exit,、ouais. Et b e n Next Exit, tout de suite dans la belle rock, ça s'appelle Bad Day. 89.4, toujours prêt à défendre la scène locale, qu'elle soit musicale ou alors tout ce qui est au niveau organisation. Beaucoup de, de festivals en ce moment, on vous le disait. On vous a parlé du festival d'Arte dans le 71, pas bien loin de Rouen. Et nous sommes avec Loïc pour parler du festival de la Saint-Jean. À l'instant, on vient d'écouter un groupe qui s'appelle Next Exit, un titre qui s'appelle Bad Day. Et si vous avez aimé ça, bah, le mieux c'est d'aller les voir en live, surtout qu'ils seront bah, très prochainement. C'est samedi 27 juin au v i e u x Cherrier, donc Festival de la Saint-Jean, c'est une première.、Euh, Loïc, tiens, pour tous ceux, qui, enfin, tous ceux qui sont de Rouen connaissent hein, évidemment、euh, Cherrier,、euh, tous ceux qui viendraient un petit peu de, de l'extérieur, est-ce que tu peux nous, nous aider à situer ce, ce beau village、bah、Pour situer, en fait,、euh, pour ceux qui viendront de l'autoroute, donc de la 72, Donc, c'est direction Ville-Montée et puis après, direction Clermont-Ferrentière. Donc, c'est à 20 km de Rouen environ, donc une vingtaine de minutes. D'accord, il faut monter au-dessus de Ville-Montée. Voilà, il faut、cool. monter au-dessus de Ville-Montée, c'est 7 km plus haut. D'accord, très bien. En plus, c'est magnifique. On a une vue sur toute la plaine rouennaise. Et il y aura un feu géant, puisque c'est quand même le festival de la Saint-Jean. Donc,、bien、ça、sûr. va être très, très convivial.、Voilà. On va revenir dans quelques instants aux détails pratiques. Juste avant, on va présenter le, le prochain groupe, puisqu'il y aura deux groupes, on vous、mmh. le disait, Next Exit et un autre groupe qui s'appelle AOF United. Quelques petites précisions sur ce groupe. Voilà, donc a OF United qui sont basés à Tara, donc ils sont 5 et qui sont vraiment、euh, rock, hard rock. Donc voilà, eux ils vont vraiment,、euh, vraiment finir de retourner. Vous allez pouvoir le voir avec le titre qui va suivre. o、ouais, Un a i s u groupe qui a quand même une bonne réputation donc, hein, dans la ont, région. Ouais, ils ont une bonne notoriété pardon sur、euh, toute la région lyonnaise et,、euh, et ses alentours. Ouais, on u a i s o les connaît parce qu'ils ont participé, il me semble, au Tremplin Vert. a u i tout、Beaujolais, à l a i t、euh, C'était、euh, il y a quelques années de ça et ils continuent à tourner. Voilà donc deux groupes, on vous le disait、euh, samedi prochain d o、euh, Next c n Exit et AOF United. C'est un festival qui est prêt Vous accueillir, on vous le disait, il y aura des buvettes, il y aura de quoi manger, il y aura de quoi évidemment converser tranquillement et puis il y a de quoi aussi、euh, dormir après tranquillement. Bien sûr,、ouais. donc c'est pour ça, donc au niveau de ça, donc la buvette sans modération puisque vous avez possibilité de camper sur place, donc amenez vos tentes et、euh, éclatez-vous. Bon, bah super,、euh, est-ce qu'il y a un site internet pour avoir plus d'infos Il、euh, y a une page Facebook de créer, donc、euh, vous tapez Festival de la Saint-Jean dans les recherches et vous allez tomber dessus. Est-ce que, que c'est ça Alors... Pardon En plus, il、ouais. y a les liens, les liens des MySpace pour aller voir les groupes. Bon, bah très bien, et vous savez que Sur MySpace, vous pouvez évidemment、euh, écouter des extraits, des... réécouter aussi cette émission hein, sur w w w v i r g i n r a d i o r o a n e f r À partir de demain, elle sera mise en ligne. Vous avez la possibilité de soit de l'écouter en ce e qu'on a p p lecture, l en e l seule, n streaming,、euh, ou alors de la télécharger carrément, de la mettre dans votre iPod par exemple. C'est une très bonne idée. voilà Merci Loïc de nous avoir rejoint aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement. Est-ce que tu as、rien. fait un petit peu le, le tour de la fête de la musique ce week-end Un petit peu, oui. oui J'ai、ouais. tourné pas mal sur One et puis là, on a Fini par Rougie, par la c o n s e n t e Moto、euh, tout à l'heure. D'accord, des,、voilà. des, des coups de cœur particuliers ce week-end? Euh, un petit peu, ouais, des petits groupes sympas ouais, qui, qui étaient à droite à gauche dans les bars sur Rouen.、Ouais, quelques noms, non tu te souviens des noms ou pas、euh, Ouais Ve Venesi, je crois,、euh, qui était aussi Disney Rock.、Euh, D'accord. T'as、euh, chopé un petit peu la, la tête d'affiche sur Rouen hier,、euh, l'orchestre national de Barbès Oui, t'as o u s je a i été j suis passé, mais c é t a i t pas trop, trop mon style, donc、euh, je, je me suis vite.、Euh, J'ai été vite p a r autre chose.、Mais. Bon, bah, très bien. En tout、voilà. cas, Allez on refait encore un petit coup de pub 27 juin prochain, donc Festival de la Saint-Jean. C'était la première édition organisée par le comité des fêtes du.、Euh, Du, de, du vieux Cherrier. Tout à fait. Et on, on écoute donc un extrait de ce deuxième groupe qui s'appelle AOF United. Euh, Loïc, euh, bah, très bonne organisation, bonne chance.、Merci. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à nouveau avec une deuxième édition. Hein, j e s p r ça va être i é n i è m justement.、Ouais. Et bien en tout cas, merci d'être passé. Allez, AOF、merci. United, tout de suite et samedi à Moulin Cherrier. My dirty, painful, smasher, I'm n n painful, c a a r dirty, t e s a s Kevin, hopeful i e g v e sometimes so I'm not y o u r e s if my m i n d doing worth the time. I shouldn't have been so blind. What a fucking waste of time! Such a fucking waste of time. That's h o e I g o n e so b a d Cause I'm so bad. That's what I call a fucking waste of time. I've burned to my country. I need a pistol. They took me laughing to death. Got you r just a fucking thousand twice. They just bit all the hits that d e p y them. I m u s t confess.、A、violent, angry, non stop, crazy. I've given some time. So that you reason my mind. You ain't worth the time. I shouldn't have been so blind. Causing me such a blast. These years a v e gone so fast, causing me such a blast. These years a v e gone so fast, causing me such a blast. God, we're s t a k e m n g to be tough, so p r o d United, qui seront donc une,、euh, un des deux groupes hein, qui se produiront du côté du Festival de la Saint-Jean, ça sera samedi prochain, 27 juin, du côté du Vieux Cherrier. Vous avez、euh, eu tous les détails hein, avec、euh, Loïc, un des organisateurs du comité des fêtes. Encore une fois, www.verginradio1.fr. e Vous nous envoyez un petit email et puis on vous、euh, bah, donne plus d'infos、euh, pratiques ou alors rendez-vous sur le, le Facebook hein, du,、euh, du comité des fêtes. Voilà, on va rester dans le local puisqu'on est au niveau des, des annonces. Il se s e Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses. Je voulais juste vous parler de, de la fête de la musique qui sera du côté de Saint-Martin-d'Estro. Ça sera samedi 27 juin prochain. Le motoclub, les Saint-Martin-d'Estro, Saint e a donc entre La Palisse et Roanne, qui vont vous proposer leur deuxième bike and roll. C'est un concert gratuit avec un groupe qui s'appelle La Momie qui apparemment ressuscite le rock. Voilà tout un programme.、Euh, fête de la musique donc légèrement décalée pour pas clasher avec celle de Riorge r o a n n Juan, Mabli, etc. Le samedi 27 juin 2009, donc avec une balade à moto organisée à partir de, de 16h, il y a même un concours de pétanque、euh, à partir de, de 14h, sonorisation toute l'après-midi. Renseignement s au 06 73 73 41 17, 06 73 73 41 17,、euh, camping gratuit et jeu x pour enfants gratuit, s et donc un grand concert gratuit à partir de 21h avec la momie.、Euh, on reste dans le local des Décidément, avec、euh, un groupe qu'on a reçu dans, dans la Belle Rock, c'était en octobre dernier pour、euh, leur passage au mardi du Grand Marais. Un groupe、euh, montant hein, de la nouvelle scène rouanaise, un groupe qui s'appelle Made in Nowhere. Un groupe,、euh, je lis le, le communiqué de presse, hein, les, les gars,、euh, qui navigue dans un univers alternatif entre recherche et musicalité. Voilà, on avait beaucoup aimé en octobre et il n'y a pas de raison qu'on n'aime plus maintenant, puisque je suis sûr que ça a dû progresser. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en discuter dans quelques instants, juste après qu'on s'écoute un extrait. De Made in Nowhere, puisqu'on va recevoir dans les studios Guillaume et Étienne. Voici donc Made in Nowhere, ils seront en concert dans quelques heures. Il est quelle heure l e s 19h, c'est à 21h que ça se passe, donc dans bah, moins de deux heures, ils seront sur scène pour la fête de la musique à Rouen, place Clémenceau, et ils sont tout de suite dans la Bell Rock avec un titre qui s'appelle Under the Last Glows. I'm drinking in the cold. I just start breathing. I'm walking in the fog. I can't stop thinking. I'm lost under the last glows. I'm fagged and everything goes by. I am leading to a bar. I love the morning. People walking in the light. I just can't see it. I'm lost on d h e revenue down the city I've been in the night Shows me I am sleepy and I Oh I am drunk and I Don't wanna sleep now I want to watch people walking by La scène locale à l'honneur sur le 89-4 e t dans la b e l Rock avec Made in Nowhere Under the Last Glows. On vous avait dit qu'on les avait reçus en octobre dernier pour leur passage au mardi du Grand Marais. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont, comme on dit. Pour en parler justement, bah deux des membres du groupe Made in Nowhere, Guillaume en face de moi et Étienne. Salut à vous deux, comment allez-vous Ça va, ça va, très bien. Ça, ça se passe bien cette fête de la musique pour l'instant Ça va, oui. Bon, quelques petits soucis au niveau des balances,、fin... mais bon,、euh, on s'en sort. Bon, alors on va revenir un petit peu en arrière.、Hein. On vous a accueilli、euh, en octobre, c'était、euh, tout début, début quasi.、Hein. Bon, il y a eu、euh, quelques mois qui se sont passés. Est-ce qu'il y a eu déjà des, des bonnes retombées au niveau de, de votre concert des Martis du Grand Marais Pas mal de retours, oui. Notamment au niveau de notre cercle, on va dire le cercle musical rouennais. Pas mal de bons retours des personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de nous voir et qui ont vraiment apprécié. Donc. C'est des avis qui sont toujours bons à prendre donc、euh Des Bonnes retombées, on va dire.、Ouais. Est-ce qu'il y a eu、euh, d'autres bookings Est-ce que ça a entraîné d'autres concerts, on va dire Des concerts liés à celui-là, pas spécialement en fait, malheureusement, mais、euh, on désespère pas. <rire> bon, en tout cas, vous n'êtes pas resté assis le cul sur le votre derrière, hein, comme on dit, puisque vous avez bien bossé au cours de ces dernières semaines, derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé justement Quelle a été l'actualité, Made in Nowhere bah, On est rentré en studio et puis on a enregistré des trucs et, et on va sortir un maxi. D'accord. Donc Made in Nowhere, c'est toujours 5 personnes, c'est ça Il y a eu un petit changement de personnel au niveau de la basse ouais. ouais, ouais, Pierre qui nous a quittés parce qu'il avait d'autres projets qui lui prenaient pas mal de temps. Donc.、Euh On a recruté,、euh, on va dire, le bassiste de r u a n o u、ouais, a i le, là, le Garcien, bassiste de, le de, de, de, de, la de la scène rouanaise, ouais. Donc, Romain qui vous a rejoint. Comment ça se passe quand il y a quelqu'un qui rejoint comme ça le, le train alors qu'il est entre deux guerres comme ça C'est pas toujours évident s i Ouais, c'est compliqué, mais、euh, il s'en est très bien sorti parce que justement, il a tellement de groupes qu'il s e s t un peu g é r é ce genre de, de difficultés. Et... Il s'en est plus que bien sorti. Il、okay. a pu apporter aussi quelque chose de, de, de neuf. Alors, est-ce qu'entre、euh, octobre, on vous a écouté donc、euh, au Grand Marais, et ce soir, vous jouez à 21h dans le cadre de la fête de la musique Est-ce qu'il y a le, le, un son Made in Nowhere qui a légèrement、euh, bifurqué, on va dire, ou c'est toujours les mêmes principes un petit peu Ce、ah, sera aux autres de le dire. Bah Il y a un son qui reste quand même assez,、euh, assez particulier, mais、euh, je, je sais pas, Guillaume. Bah Après, c'est surtout au niveau des arrangements, je pense que ça a évolué beaucoup. On travaille sur d'autres morceaux, mais qui ne sont pas encore assez au point pour les présenter en live, donc on, pré on préfère avoir quelque chose de posé et de, et de bien, bien, bien rodé. D'accord, donc on va voir quel genre de set ce soir Un set un petit peu similaire à celui de Riorge ou pas s ouais, ouais Ouais, qui alterne un petit peu entre électrique et acoustique. Mais plus rodé. Plus rodé. <rire> Vraiment plus rodé, o u i Je、pense. sais que vous êtes tous quasi en études, c'est ça, hein, avec、ouais. forcément dans des locations un petit peu différentes. Est-ce que vous arrivez à vous réunir et répéter comme ça autant de fois que vous le voulez ou c'est encore un petit peu le casse-tête un petit peu Moins, on se voit moins, moins qu'avant déjà. Bah, ça dépend des mois en fait. Il y a des mois où on va réussir à se voir beaucoup et d'autres où là, comme les dernières semaines, c'était un peu galère. On s'est surtout vu pour les enregistrements. D'accord. Donc, 21h ce soir, place Clémenceau,、ouais. euh, avec un, un beau plateau.、Hein. Ça a dû commencer d'ailleurs avec、euh, Amandine Jacquet, Sylvain g i r a u d qui sera là à partir de 20h, vous, Made in Nowhere, et pour terminer, les Tites n a c e l l e Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être b o o k é comme ça pour la fête de la musique à Rouen、euh, J'ai envie de dire, c'était temps.、Ouais. <rire> enfin, je, je rigole, mais ça fait plusieurs fêtes de la musique qu'on fait pas parce que nous, on peut pas. Ou Ou que voilà, pour différentes raisons. Et là, ouais, d'être b o u q u é pour la fête de la musique, c'est quand même sympa. Puis en première partie des petites nacelles, c'est pas rien.、Mmh. Donc,、euh, non, non, c'est p u t ô t g é n i a Non, on est bien e n t o u r é on va dire. Oui, voilà,、ouais. <rire> la, la fête de la musique pour un musicien, ça représente quoi exactement Ça représente. C'est、euh... l'occasion de, de, de faire quoi de, de, de partager des choses avec le public Bah ouais, et surtout d'avoir un autre public en fait. Genre de personnes qui ne seraient pas forcément là au cours de différents événements culturels au cours de l'année. Et justement, ouais, d'attirer un nouveau public et de se faire une bonne pub, je pense. Après,、euh, la fête de musique,、euh, les inconvénients, c'est aussi ben, le, le temps, le matériel.、Euh... C'est,、euh, voilà, enfin, c'est, c'est toujours un petit peu plus r o o t e mais bon,、ouais. euh,、oh, e u eu,、bon、On a、événement. eu chaud ce week-end, mais là, je regarde le temps à travers le, la. la, la Le, la, la, comment on dit ça, la fenêtre de, du studio, et je pense que ça va tenir le coup. Oui, non, soir, ça、hein. va, il y a du vent, mais il fait beau. Bon, alors l'actualité, donc Made in o w h r e c'est dans l'immédiat, donc 21h, place Clémenceau, on vous i n v i tous e t à l e s rejoindre. Il y aura et... même une surprise. Ah, il y aura une surprise,、mmh. d'accord.、Eh、on va rien dire, on va même、bon. pas poser de questions, comme、non. ça, ça sera vraiment <rire> une surprise.、Euh, au niveau des enregistrements, donc un Maxi qui va être disponible quand、euh, On espère en septembre. D'accord. Mais on, on donnera plus d'infos d'ici là.、Ouais. D'accord, donc ça sera dit,、euh, disponible, on pourra le trouver où Sur One Euh, le forum, on espère, il va falloir qu'on rentre en contact avec eux et, et puis、euh, ben, chez nous. Voilà, chez nous, pour,、euh, à la fin des concerts, peut-être、euh, envisager aussi pourquoi pas un envoi par courrier, genre de choses. D'accord, je sais qu'il y a un site、euh, internet MySpace,、ouais. on peut en profiter pour donner l'adresse peut-être Bien sûr, Bien donc、euh, l'adresse c'est myspace.com/slash The Made in Nowhere, tout attaché en minuscule. Après, sinon vous pouvez taper Made in Nowhere sur,、euh, sur Google et bon, vous prenez un des premiers liens, c'est C'est un,、oui. un de nos sites communautaires. D'accord, donc Maxi, en septembre, est-ce qu'il y aura d'autres occasions, mis à part dans une heure et demie, de vous revoir dans la région prochainement ou pas、euh, Oui, alors on a quelques dates. On va jouer le 17 juillet au Toy Toy Le Zinc à Villeurbanne. D'accord. C'est une petite salle de concert bien sympathique. Et sinon, en scène a r w a n on joue le 29 octobre à Bérégo. Bon, très bien. On aura l'occasion,、euh, je compte sur vous, hein, Guillaume et e t i e n n e pour nous tenir au courant ici à la radio pour qu'on puisse vous faire encore un petit peu de, de promo. Mais en général, c'est jamais trop un souci avec les groupes. <rire> ça Donc, va, c e s a Je pense que ça devrait le faire. voilà. Eh <rire> Bon e n b courage pour ce soir. Amusez-vous bien. Beaucoup, merci. Et puis,、euh, j'espère que tout le, le public, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Il faut vraiment aller à partir de. Bah, même maintenant, hein, mais、euh, allez-y à 21h pour les Made in Nowhere. Voilà.、Euh, merci à vous deux. En, rien, ouais, en parlant de la place Clémenceau, un petit,、euh, on vous avait dit en début d'émission qu'on essayait de caler quelque chose avec les Tites Nacelles. Malheureusement, Axel qui jouait du côté de Genève en début d'après-midi, donc ça va être un petit peu short. Il va arriver un petit peu genre、euh, je monte, je prends la guitare et je monte sur scène.、Euh, normalement, par contre, Sophie va venir nous rejoindre dans à peu près bah, on va dire un gros quart d'heure. Donc、euh, voilà, on aura l'occasion aussi de discuter avec les Tites Nacelles, tête d'affiche de cette fête de la musique ce soir, place Clémenceau. En attendant, une nouveauté, un album qui s'appelle Blood Skin. Bones sur un label bordelais qui s'appelle Cornflake Zoo, un duo danois qui s'est formé en 96, de retour avec un album plus que tranchant, il s'appelle Power Solo. You and you love me, but I'm a love to love conspiracy. I'm a child, and you're grown up to now i g h cry out. I l a s t your job. Things can turn out good or bad. You a r e happy, and I'm so sad. You wear fur, and I New c I t y I live in Kansas, life doesn't go the way we want it. I'm saving every nickel you're spending money. You're getting your nose twisted while I'm turning gray. I'm doing you a favor, you're getting in my way. 5 minutes, toujours le même disque à la radio, 5 minutes, toujours le même disque.、5. La belle r o c h la belle r o c h deux heures des o n s et du gros. Et du peu De douceur dans Label Rock en compagnie d'un groupe anglais, The Leisure Society, un groupe anglais qui s'est formé dans les années 90 hein, et qui se compose de 8 musiciens. Tout premier single, The Last of the Melting Snow,、euh, tiré de leur、euh, premier album hein, qui s'appelle The Slipper, disponible sur、euh, un label anglais. Je pense que c'est un import, hein, pas facile de trouver ça en France. En tout cas, avec、euh, l'internet, aucun souci. w w w v i r g i n r a d i o 1 f r vous allez vous Cliquez sur l'onglet Label Rock et à partir de demain, vous aurez les liens pour aller acheter tout ça, écouter tout ça, les, les sites MySpace, etc. Donc, The Leisure Society, l'album s'appelle donc The s l e e p e r Vraiment un album pour tous les amoureux de, de folk anglais avec dessus du banjo, du,、euh, de l u k u l é l é de l'harmonica, du violon, de magnifiques arrangements, d'excellents morceaux. Bref, c'est un chouette album, comme on dit dans cette émission. On va Changer de style musical. On va parler de, de techno un petit peu, hein, de techno de Détroit. Pourtant, c'est un groupe anglais qui sévit depuis plus de 20 ans. Un des actes techno les plus excitants d'Angleterre, un groupe qui s'appelle The Black Dog, de retour avec un nouvel album chez les Écossais de chez Soma Records. L'album s'appelle Further Vexations. Et franchement, en 20 ans, le groupe qui n'a rien perdu de son génie, bien au contraire. La preuve en musique tout de suite, ça s'appelle Northern Electric. Soul Part 3, juste après un artiste norvégien qui s'appelle Thomas Dibdal, et après on aura le plaisir d'accueillir Sophie d e t i t n a s e l qui jouera avec Axel hein, évidemment en direct ce soir, place c l e m e n c e a u à Rouen, ça sera à partir de 22h. Mais tout de suite, donc de Black Dog, l'album s'appelle Further Vexations, un extrait n o r d e n Electric Soul Part 3. Vous écoutez la Belle Rock sur Virgin Radio 89.4. La techno sombre d'un groupe anglais qui existe depuis 20 ans qui s'appelle The Black Dog, de retour donc avec un nouvel album qui s'appelle Further Vexations. Toujours une techno aussi sombre et angoissante avec des nappes magnifiques qui, à chaque fois,、eh、ben me donnent des frissons comme ça et qui me rappellent que la ville de Détroit est bien. Celle qui a inventé justement la techno, et c'est un bel hommage cet album. Voilà, on continue avec un extrait d'un best-of d'un artiste norvégien qui s'appelle Thomas d i b d a l L'album est sorti la semaine dernière, il vient d'être signé sur un nouveau label, nouveau départ donc. Un extrait tout de suite, ça s'appelle Pale Green Eyes. Et puis juste après, elle est en face de moi, c'est Sophie des Tites Nacelles. Comment vas-tu Très bien. T'as vu, je te mets une petite musique d'ascenseur,、oh, comme oui, ça, tranquillement. C'est bien. bien hein, pour ça terminer, va.、Euh, ça va bien Impeccable. Bon, ça va pas te faire trop monter en puissance pour ce soir, mais il te reste encore un petit moment, hein, plus de <rire> deux h e u 3 0 d'attente.、Oui. Donc、euh, voilà. Sans Axel, puisqu'il est coincé sur la route, il est en train de se dépêcher pour rentrer. il sera là. Mais il sera là. <rire> On en parle dans quelques instants. En attendant donc Thomas Dibdal, Pale Green Eyes. To remind you are gone by your soul will shine ん<音楽> Extrait du best-of du norvégien Thomas Dibdal. Thomas Dibdal qui e s t très peu connu hein, en France, pourtant il a sorti un premier album en 2002. Il y a eu trois autres albums, changement de direction pour cet artiste norvégien et du coup ce nouveau label hein, qui sort un best-of. Voilà, best-of disponible la semaine prochaine. On vous avait dit qu'on était rejoint par Sophie hein, des Tites Nacelles. Sophie, comment ça se passe qu'on est à deux heures de, de jouer dans sa ville natale comme ça, à la fête de la la Musique, non, c'est bien, c'est positif tout ça.、Hein. Ah oui, c'est bien, Nous, on aime bien jouer à Rouen et encore plus pour la fête de la musique, p a r c e q u i l y a quand même cette, cette atmosphère de, de festivité partout dans les rues et、euh, les gens sont souriants, en plus il fait beau, tout va bien. Bon, j'ai posé la même question au groupe My Day Nowhere qui vont partager le, le plateau, je crois qu'ils étaient super heureux de faire votre première partie tout simplement.、Euh, Qu'est-ce que ça fait la fête de la musique pour un musicien C'est quoi la fête de la musique pour un musicien C'est vraiment le moyen de. Déjà, quand on commence, d'avoir du monde en public, quoi, et de montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on aime faire. Et voilà, c'est tout simplement ça, quoi, chanter et se faire plaisir, et en plus avoir du public, parce que des fois, quand on commence, c'est pas toujours le cas. Ouais, public bien plus mélangé que pour un concert bien spécifique. Hein, voilà,、pense. exactement, c'est un public de curieux, de famille, et ben, nous, on a toujours aimé ce public-là. Alors, actualité chargée pour les t i t r e s nacelles aussi, puisque vous fêtez cette année、euh, vos 10 ans. Oui. Ça va Il n'y a, a pas de crise dans le couple Non, tout, non, va, bien, tout va bien. Non, non, impeccable. Je crois que c'est le cap des sept qui est difficile, donc ça va en la passer. Bon, très bien.、Euh, les petites nacelles, donc à, à l'actu、euh, chargé, vous êtes actuellement en pleine tournée. Vous avez commencé quand cette tournée On a commencé à la sortie du Best of,、euh, donc en février, je crois. Et puis,、euh, bah, on continue toute l'année. Là, ça va être un an de tournée pour les dix ans. D'accord. D'ailleurs, tu étais.、Euh, vous avez tourné、euh, ce week-end, je crois qu'on a eu. i hier, on était à côté de Lyon, oui, à Saint-Laurent-de-Mur. Voilà. Axel qui était du côté de Genève. Aujourd'hui, ouais. Pas, ouais mal de, pas, mal de, pas mal de bornes en ce moment, dis-moi. Oui, oui, la semaine prochaine, Nancy, Paris.、Ouais. Bon, t'as pas eu l'occasion de, de checker un petit peu, de, de, de mater des groupes un petit peu là au cours de ces derniers jours Pas du tout. Pas trop. Hier, on a joué avec Mano. Ouais. Et voilà. Bon. Ce soir, donc, vous êtes place Georges Clémenceau. Oui. À 22h. Ouais.、Euh, quel genre de, de show vous allez proposer Euh, bah, un petit, euh, justement, euh, un spectacle qui, qui reprend les chansons du best-of, donc des chansons des vieilles, des nouvelles, des futures. Bon,、voilà. on va parler de ce best-of, vraiment, parce qu'on en a parlé déjà pas mal sur cette antenne.、Euh, 17 titres dessus, le, le principe de, de, de cette compilation pêle-mêle, c'est quoi C'est vraiment, On a mis les chansons que les gens nous, nous réclamaient souvent en concert, donc、euh, c'est les chansons préférées de notre public. D'accord.、Euh, vos chansons préférées,、euh, bah toi, t i e n Sophie, s celle qui te fait le plus kiffer, celle qui t'éclate à chaque fois que tu la chantes Alors,、euh, j'aime bien jouer, jouer Playmobil,、ouais. et puis en ce moment, j'aime bien jouer、euh, Reprends le cordon. Bon. Est-ce qu'il y en、ouais. a une qui est spécialement、euh, à l i n t e n t i o n des, des, des Rouennais ou pas ou non Ah, bah oui, il y a,、oui, a l'usine à papa qui est sur J.I.T.、Euh, a Industries. Donc, forcément, quand on la joue à Rouen, c'est plus drôle. Bon, <rire>、euh, tous les détails, il y a un site internet, évidemment.、Oui. Letitennacelle.com s ou MySpace, Letitennacelle. s Donc, dessus, on retrouve du son, on retrouve tout ce qui est biographie, album, etc. Voilà. Et au niveau des dates de concert, c'est expliqué aussi où est-ce qu'on peut vous retrouver. Voilà, il y a tout sur le site. Bon, alors, 22h ce soir, place Georges-Clémenceau avec Letitennacelle. s Est-ce qu'on aura l'occasion de vous revoir dans la région prochainement ou pas Alors là,、euh, pour l'instant, non, mais je pense qu'on o avoir n va de... n'a pas les plannings vraiment de la rentrée. Donc.、Euh... J'imagine qu'on sera dans le coin quand même, j'espère.、Bon, Il y en a, a marre de faire les r o u t i e r s Vous allez vous reposer un petit peu cet été ou pas Oui, pas si,、ah, si, si. on prend un petit peu de vacances en août. Bon, on、voilà. se pose alors, c'est très bien. <rire> bon,、eh、ben, En tout cas, on se donne rendez-vous dans deux heures. Place、oui. Georges Clémenceau. Et、voilà. puis bah, on va pas se gêner. tiens On va s'écouter un petit morceau un... d'Etit Nostalgia. Même un petit peu avant, on joue un morceau avec Mehdi Nowhere. Ah, mais fallait pas le dire ils nous、ah, ont parlé de surprise. <rire> Bon, bah ça va, c'est pas tout le monde qui écoute la Belle Rock non plus. J'espère <rire> qu'ils sont en train justement d'être sur place et d'encourager、euh, Amandine Jacquet. Voilà. Allez, on s'écoute un extrait de cet、euh, album hein, qui s'appelle Pelle-Melle, cette compilation. Un titre qui s'appelle Emmène-moi. Il y a, une,、euh, y a une, une raison particulière, un petit sens comme ça derrière cette chanson.、Quoi. Ah, c'est Axel qui l'a écrite, donc il est un petit peu.、Euh... p e r t u r b é r D'accord, il veut qu'on l'emmène, <rire> c'est ça, en gros. Ça. Bon, très bien. Sophie, merci d'être passée sur le 894 et on se retrouve dans deux heures, donc place Georges-Clémenceau à Rouen. Merci. Allez, ciao, ciao. Ciao. J'ai voulu être l'archange dans l'océan de mes songes, m'arracher de la fange dans laquelle mon cœur plonge, me prendre sous tes ailes, faire des loopings de fous, dessiner l'arc-en-ciel de ma vie qui prend goût. Mais emmène-moi là où respirent les sirènes, emmène-moi. Cœur chavir, mais t'as pensé, emmène-moi. T'aurais voulu être le héros qui me sauve de la noyade, me sortir la tête de l'eau, puis me dire, viens, on s'évade. Sur les routes de Bohème, pour une randonnée de dingue, faire un signe à ceux que j'aime, que je suis vivant sous ma carlingue, mais emmène-moi là où respire. Les sirènes, emmène-moi. Mon cœur chavire, mes t y m b a n s s a i g n e Emmène-moi. J'aurais voulu te suivre, frangin, et pas m'ancrer dans ce naufrage. Dans la descente au requin, j'ai donné mon courage. レッツゴ e もう一つの緩和の緩和の e 和の緩和 Les Tites Nacelles à l'honneur sur Virgin Radio Rouen tiré de, du best-of, donc p e l l e m e l c'était Emmène-moi les Tites Nacelles que vous retrouverez, donc Axel et Sophie, on vous le dit autour de 22h dans le cadre de la fête de la musique à Rouen, ça sera place Georges-Clemenceau, c'est juste à côté du, du palais de, de justice. Voilà, l'émission touche à sa fin, encore un morceau, on va faire un, un petit récapitulatif des,、euh, bah, des concerts hein, qui se dérouleront dans la région rouennaise la semaine prochaine, donc du côté de de Arte, on répète, festival vidéo son théâtre La g i r a f e avec、euh, la restauration signée、euh, Entrepotes. On a eu Maxime qui est venu nous en parler dans cette émission. Ça sera donc vendredi, samedi et dimanche 28 juin avec、euh, entre autres un groupe de Barcelone qui s'appelle La c a f e t e r a Rora, diffusion de films. Et puis il y a plein, plein, plein de, de choses, il faut y aller. Donc du côté d'Arte, c'est pas, pas bien loin de, de Marcini mais pas bien loin de Rouen non plus. On fait un petit clin d'œil aussi au motoclub Les Saint-Martin de Saint-Martin-d'Estro qui vont organiser.、Euh, Organiser leur deuxième bike and roll. Ça sera samedi 27 juin. Avec à 21h le groupe La Momie qui est là pour ressusciter le rock. Il y aura une balade à moto. Enfin bref, il va y avoir plein de choses. Et enfin, on parle encore du Festival de la Saint-Jean. C'est la première édition. Ça va être donc le samedi 27 juin 2009 au Vieux c h e r i é avec un feu géant à partir de 22h. Et deux groupes un groupe de Tarare qui s'appelle AOF United et un groupe qui vient de, de, de Charlieu un petit peu de, des environs qui s'appelle Next Exit. Pour une soirée rock qui va、euh, bah, tout déchirer, tout simplement. Voilà, on va se quitter avec une, une autre nouveauté, un projet qui s'appelle Bike for Free. C'est en fait un duo. D'un côté, on a le canadien Buck65 et de l'autre, la belge d'origine vietnamienne, hein, quand même. Elle n'a pas un nom belge du tout, puisqu'elle s'appelle Joël Phuong Min l e C'est une collaboration donc entre ces deux artistes,、euh, comme d'habitude. Joël qui envoie la musique par internet à Buck65. Qui lui complète et met les mots et fait du rap sur les 15 morceaux. C'est un album disponible chez Anticon. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine entre 18h et 20h. Demain matin, les infos, comme d'habitude, avec Marilyn Belletête à partir de 7h30. 4 flashs d'infos 7h30, 8h, 8h30 et 9h. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur www.virginradiorone.fr. e C'était la Belle Rock. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.